Unité 5, leçon 2, exercice 3. Écoutez ces annonces. Pour chaque annonce, trouvez l'information et ce qu'on doit faire. Annonce 1 Le train TGV numéro 8051, en provenance de Montpellier et à destination de Paris-Gare de Lyon, va entrer en gare au quai A. Annonce 2 Notre avion va atterrir dans quelques instants. Nous invitons tous les passagers à vérifier que leur ceinture est bien attachée, le dossier de leur siège placé en position verticale, la tablette placée devant eux relevée et leurs appareils électroniques passés en mode avion. Annonce 2. Le vol AF 53 à destination de Buenos Aires est maintenant prêt pour l'embarquement. Nous invitons tous les passagers à se rendre en zone d'embarquement porte 39. Annonce 4 Le train TER numéro 87-1809 en provenance de Toulouse et à destination de Bordeaux est annoncé quai 8 avec 15 minutes de retard. Annonce 5 Notre avion est maintenant prêt pour le décollage. Nous invitons tous les passagers. À vérifier que leur ceinture est bien attachée, le dossier de leur siège relevé, leur bagage à main placé sous le siège avant et leurs appareils électroniques éteints.